Attention, oh, oh, oh, oh, que ce ne soit pas ma mère qui prenne la communication Il te faudrait lui expliquer Qui tu es, ce que tu fais Et depuis combien de temps on se connaît Si tu me téléphones, oh, oh, ah, ah, prends garde chéri oh, oh, Si par malheur mon père Chant tes sentiments et la situation de tes paroles Qu'est-ce que ça peut bien le faire oh Tout ça ne les regarde pas Si moi je t'aime c'est bien mon affaire Oh, oh, oh chérie et c'est pourquoi si tu Moi, je ne pourrai pas te dire à quel point je suis folle de toi. Si tu me téléphones, oh, oh ah, ah essaie de choisir Le jour où mes parents auront eu envie de sortir, je te dirai Oh oui c'est vrai, Viens chez moi, ne tarde pas Ce soir je veux t'aimer tout contre moi Ce soir je veux rêver tout près de toi Ce soir je veux te serrer dans mes bras Ce soir